No. Uh -oh. La mode ça tourne en orange, j'suis en fila T'inquiète pas j'ponnais très bien ces fillas Elle va pomper le sang comme Dracula Dégagez moi le passage je vais j'vais là Tu viens de voir Warano, petit bainard Toujours à 160 dans les virages du mourras si tu as vu mon vrai visage Un survivant pour faire passer le message La nuit c'est fait pour dormir J'ai dit la nuit c'est fait pour dormir La nuit c'est fait, fait pour dormir La nuit c'est fait pour si vous voulez piloter, oui mais hélas Tu t'es fait siroter dans un tel axe Tu cries pour monter mais c'est tenace Tu kiffes du pluie montagne et les villas les gros bonnets ou la vilaine Sans commentaire, Mike et Bella y a pas de romancier à Marbella Les types ne connaissent pas monter Mandela Ils préfèrent le dernier Panamera J'entrai pour ton embuela Moi qui est Funchoa, Angela Mon cœur est simonté J'ai le dollar Dès que j'ai pris mon quai Je tire de la télé avec télé Glesi lotier Parle Obama suis plus proche de Guy Que d'Obama La nuit c'est fait pour dormir J'ai dit la nuit c'est fait pour dormir La nuit c'est fait, fait pour dormir La nuit c'est fait pour dormir c'est fait, fait J'ai dit la nuit c'est fait pour dormir On sait te dire qu'il n'y Baitu bon sepia remarquer Pensez-moi tout le vent d'arroquet Pas sortir oh, Pour moi c'est toujours la pleine lune ah oh, Je suis dans tous les endroits sordides oh, La nuit cherche des problèmes la journée des excuses Dites si à vos agents d'arrêter de m'appeler T'as cru que je rappais pour jouer dans ton AV Ma mère se demande si je suis toujours en vie J'ai dû lui faire croire que j'étais Banksy Tellement déchiré pour me sous-titrer Ça paie comme jamais personne devrait s'habiller À mon meilleur comme ta meuf avant la soirée Je fais ça seulement comme ta meuf après la soirée Tu me vois près d'un distributeur à payer Après 22h c'est pas pour faire un truc bien En fait la nuit c'est seulement pour me fatiguer sans sous les yeux tellement grosse que j'ai vois plus rien pour J'ai dit la nuit c'est fait pour dormir La nuit c'est fait pour dormir La nuit c'est fait pour dormir J'ai dit la nuit c'est fait pour dormir Oh c'est de vie qu'elle est pas Elle fait tout pour se remarquer Pensez-moi tout le